Qu'est-ce que les gens de mon père, un étudiant C'est l'endroit où le crèche de Bani Hachem a été assiégé aux messagers de Dieu et les croyants.